50 languages. 56 56 les sentiments les sentiments avoir envie avoir envie nous avons envie nous avons envie nous n'avons pas envie nous n'avons pas envie avoir peur avoir peur j'ai peur j'ai Peur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur avoir le temps avoir le temps il a le temps, il a le temps, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, s'ennuyer, s'ennuyer, elle s'ennuie, elle s'ennuie, elle ne s'ennuie pas, elle ne s'ennuie pas avoir faim, avoir faim, avez-vous faim avez-vous faim n'avez-vous pas faim N'avez-vous pas faim Avoir soif Avoir soif. Ils ont soif. Ils ont soif. Ils n'ont pas soif. Ils n'ont pas soif. Veuillez visiter notre site 3 www.book2.de pour le livre et les textes.